Apremons savoir encourager on ne dit à la vote Le président central a déclaré Trois mille sénateurs étaient présents Autour du parti de puissance S'il ne peut et qu'on s'entend S'il ne peut et qu'on s'entend S'il ne peut et qu'on s'entend qu Après nous avoir encouragés Pendant de longues années A participer à la bouffe généralisée va t réussir maintenant à